Mais quand stage 38, c'était l'engagement d'allégeance au second, qui a été assisté par 73 hommes et deux femmes, alors ils ont promis allégeance à sa victoire s'ils s'immigraient vers eux.